Il a passé quatre saisons Entre les murs d'une prison Moi je l'ai attendu manuel J'ai vu refleurir son jardin Et j'ai compté chaque matin Qui me ramènerait manuel J'ai pris cent fois le même train Pour échanger devant tes mots Des mots d'amour sans importance je savais lire dans ses yeux, des larmes cachées de son mieux, ses dures de voix, le Renault. Il a suffi de presque rien Pour faire basculer son destin Sur les mauvais chemins, Manuel Pour une erreur de jeunesse Il entamait sa jeunesse Pourrait-il oublier, Manuel Il a parfois pensé au pire Moi je m'efforce de sourire Et de lui redonner confiance Et je disais, ne t'inquiète pas, Jean-François te reconnaîtra, je lui parle souvent de son père. La porte s'ouvre sur la liberté, même la pluie ne change rien, il fait beau bon ce matin. Il a passé quatre saisons Entre les murs d'une prison Moi je l'ai attendu Manuel C'est aujourd'hui qu'il me revient Je vais l'attendre au dernier train Qui me l'amènera Manuel J'ai coupé des fleurs ce matin J'ai remis la robe de Satan Je dîne Manuel